Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 30 août 2020, voici les grands titres de cette édition. Le monde célèbre les 30 août de chaque année, la journée internationale de lutte contre les disparitions forcées dont les conséquences sont nombreuses sur leurs familles. On fera le point dans ce journal sur la résolution onusienne de 1992. La représentation intérimaire de la communauté islamique du Burundi, Komibou, appelle ses fidèles à rester serein après la démission d'Ossadiki Kajandi et promet la mise en place d'autres organes dans les quatre mois à venir. L'administrateur de la commune, Guiterani conseille aux jeunes en vacances de ne pas se laisser manipuler par les exportateurs clandestins de haricots. Notre correspondant nous donnera les détails. De l'avenir. Oh bonjour. La représentation intérimaire de la communauté islamique du Burundi-Komibu appelle ses fidèles à rester sereins après la démission de Sadiki Kajandi qui représentait cette communauté. Dans un communiqué de ce dimanche, le porte-parole de la Komibu, Kassim Jafar, précise qu'une réunion des organes habilités est en train d'être organisée dans un délai ne dépassant pas quatre mois pour mettre en place une autre représentation légale. Je propose de le suivre et ses propos ont été recueillis par Moïse Misako. Comme le stipule le statut de la Comité islamique du Burundi-Comibo en son article 50, qui dit que, en cas d'absence du représentant légal moufti, ce dernier est remplacé par le représentant légal suppléant. A cet effet, cher Nahay Jacques et Akoub assurent l'intérim en tant que représentant légal. Moufti de la communauté islamique du Burundi depuis le jour de la démission de Cher de Sadiki Abdallah. Le comité exécutif de la Comibou saisit cette occasion pour demander à la communauté musulmane ce qui suit. Aux fidèles musulmans, de rester sereins pendant cette période de transition, de respecter et obéir les organes assurant l'intérim, de participer activement aux activités organisées par les nouveaux dirigeants qui assure l'intérim de la communauté islamique du Burundi comme D'éviter toutes sortes de discordances dans les différentes mosquées sur tout le territoire national. Aux imams et chers, d'éviter les prêches qui peuvent susciter la haine et la mésentente entre les croyants. De jouer leur rôle d'imam en tant que rassembleur aux bureaux régionaux et provinciaux, de collaborer étroitement avec le représentant légal à intérim, de s'impliquer au processus de mise en place de la nouvelle représentation de la Comibou, de veiller à la sauvegarde de la paix l'unité et la cohésion sociale. Le comité exécutif de la communauté islamique du Burundi fera tout en collaboration avec tous les organes dirigeants de la communauté islamique du Burundi et la commission ad hoc dans toutes les étapes de la mise en place de la nouvelle représentation. Nous tenons aussi à organiser l'Assemblée générale dans un délai ne dépassant pas quatre mois tel qu'est mentionné dans les statuts. Kassim Jaffar, porte-parole de la Comibou. Plus de 50 enfants ont été victimes de lourdes punitions depuis janvier cette année. C'est le bilan des cas d'enfants qui ont été assistés par l'Organisation Solidarité de la Jeunesse pour la Paix et l'Enfance, SOGEPAE en sigle. David Ninganza, directeur de protection au sein de la SOGEPAE, montre que parmi les causes de cette situation figure la mauvaise cohabitation des conjoints. Il interpelle les parents à assurer la protection de leurs enfants plutôt que de les haïr. On l'écoute. Depuis le mois de janvier, nous avons traité pas moins de 50 cas qui nous ont présenté soit par les voisins, les familles proches. Dans ces derniers jours, nous avons remarqué qu'il y a des violences faites aux enfants par les parents eux-mêmes, qui prennent des sanctions, qui passent l'entendement, même qui violent la loi parce que ce sont des coups volontaires faits par les parents. Le parent, c'est le premier protecteur de l'enfant. C'est le parent qui doit lutter contre les violences de toutes sortes, de toutes provenances. Plus de violences qui peuvent être faites par les parents et même ou bien les membres de la famille ou les membres proches. En résumé, c'est un constat, cela existe au Burundi. Il y a des parents qui sanctionnent méchamment les enfants, qui blessent les enfants, qui ligotent les enfants, alors que c'est le parent qui est le premier protecteur de son enfant, c'est le parent qui s'occupe de l'avenir de son enfant. Vous comprenez quand il y a des cousins de blessés volontaires, quand il y a une infirmité qui peut fuir à cause de son parent, vous Comprenez que là, le parent a dévié, a démissionné sur sa mission d'édiquer son enfant, de protéger son enfant. J'en profite pour assez à Nappé vibrant aux parents, d'agir comme parents, d'agir comme protecteurs, d'agir comme quelqu'un qui aime son enfant, dépasser les limites. Les comités de protection aussi, collinaires, qu'ils fassent son travail de surveiller, de protéger les familles, les enfants qui sont dans le besoin. David Ninganza, directeur de protection au sein de la SOGEPAIE, l'Organisation Solidarité de la Jeunesse pour la Paix et l'Enfance. L'administrateur de la commune guiterranée conseille aux jeunes en vacances de ne pas se laisser manipuler par les exportateurs clandestins de haricots. La fraude opérée dans cette commune frontalière avec la Tanzanie s'offrait aussi par transport, à la tête depuis, transport par tête depuis que les nouvelles autorités ont débusqué un réseau de transport en camion de quantité de haricots exportés illégalement. Cela a été dit ce samedi au lycée communal Mugano lors de la remise du matériel scolaire à une centaine. De de vacanciers de donner Lors des rassemblement, la traque des exportateurs illégaux d'haricots depuis l'investiture du nouveau gouvernement est en sujet d'actualité en commune guiterranie frontalière au Rwanda et la Tanzanie. Samedi, au lycée communal Mugano, c'est la remise à une centaine de vacanciers du matériel scolaire dont des natifs de la commune guiterranie résidant aujourd'hui aux états unis d'Amérique. jean administrateur de la commune guiterranie, tout en remerciant les natifs qui pensent encore à la commune d'origine, en profite pour mettre en garde des fraudeurs. Deux grands commerçants sont déjà en prison. Des exportateurs clandestins d'haricots auraient changé la tactique. Ce sont les enfants qui transportent par tête le haricot à destination de la Tanzanie. Les enquêtes continuent. Qu'on n'abuse pas les enfants, martèle l'administrateur de Giterani, invitant les élèves à ne pas chercher à amasser argent, mais se concentrer sur les études, voire conseiller pour préparer l'avenir. Giterani, Radio Isangani. Merci, Dieu donné. toujours dans les nouvelles des provinces. Certains cultivateurs de différentes communes de la province Bobanza se lamentent qu'ils sont encore en procession des reçus attestant le paiement de l'avance pour obtention de l'engrais chimique qu'ils n'ont pas encore eu. Ils jettent le tort sur la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage pour n'avoir rien fait pour débloquer la situation. Ils demandent que leur argent leur soit restitué à défaut de cet engrais. Willy Hindaikeza, directeur provincial à la DPAE, accuse à son tour ses cultivateurs de n'avoir pas présenté ses reçus à temps. Il leur demande cependant de les collecter et de les remettre afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Spescalitas Kawaniana pour les détails. Ces cultivateurs qui n'ont pas eu d'engrais chimiques alors qu'ils avaient payé l'avance se trouvent dans toutes les communes de cette province de Bouenza, comme l'affirment les moniteurs agricoles. Ces cultivateurs se lamentent et disent ne pas comprendre pourquoi ils n'ont pas eu d'engrais chimiques subventionnés et ont été obligés d'en acheter chez des privés à un prix exorbitant. Ils demandent que l'avance qu'ils ont payée leur soit restituée ou encore qu'ils reçoivent l'engrais chimique même si les délais sont déjà dépassés. À la Direction Provinciale de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage à Bobanza, on reconnaît qu'il y a des cultivateurs qui n'ont pas récupéré l'engrais dont ils avaient payé l'avance. Willinda Ikeza, directeur à la DPA Bobanza, précise cependant que le nombre de récits qui n'ont pas été remis n'est pas connu, mais qu'ils peuvent se compter à plus de 300 dans toute la province. L'avance donnée n'est jamais remise, précise-t-il. Le directeur à la DPA Bobanza demande plutôt à ses cultivateurs de collecter ces reçus, de les donner aux moniteurs agricoles afin qu'ils les remettent aux distributeurs d'engrais. C'est comme ça que ces cultivateurs peuvent être rétablis dans leurs droits en bénéficiant de cet engrais chimique. Spescalitas Kavanyana, Bouwanza, Radio-Issanganiro. Actualité internationale Des cas de poliomyélite viennent d'être détectés au Soudan, mais aussi en Éthiopie ou encore au Tchad, et les autorités sanitaires ont entrepris une riposte dans la région. Il s'agit de nouveaux cas de polio liés non pas au virus sauvage, mais à une souche vaccinale. L'Organisation mondiale de la santé OMS avait annoncé mercredi 25 août l'éradication d'Afrique du poliovirus sauvage qui provoque des paralysies irréversibles chez l'enfant. Mais il n'est pas le seul vecteur de la maladie. Après des examens génétiques, il s'avère que les nouveaux cas de polio ne sont pas dus au virus sauvage qui est présent naturellement dans l'environnement, toujours considéré comme éradiqué. Mais à une souche vaccinale. Et au Sénégal, une nouvelle date de lancement du train Express Rapide TER a été annoncée. C'est début 2021. Un financement de 17,6 milliards de francs CFA, soit 26,9 millions d'euros de la Banque publique française d'investissement, BPI, vient d'être signé le 28 août. Il permettra de lancer la pré-exploitation du TER qui doit relier Dakar à la nouvelle ville de Niadio, située à 36 km de la capitale. Ce projet emblématique du mandat du président Macky Sall fait pourtant... Et je vous l'avais dit, les conséquences sont nombreuses sur les familles des personnes disparues enlevées. Le nombre de disparitions forcées en forte augmentation a poussé les Nations Unies à instaurer une journée internationale de lutte contre ce crime. Cette journée est célébrée le 30 août chaque année. Et pour cet événement, les Nations Unies ont sorti une déclaration qui est lue par Armen Motore. Selon la déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A-RES-47-133 de 1992, il y a disparition forcée lorsque des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur volonté ou privées de toute autre manière de leur liberté par des agents du gouvernement, de quelques services ou à quelque niveau que ce soit, par des groupes organisés ou par des particuliers qui agissant au nom du gouvernement ou avec son appui direct ou indirect, son autorisation ou son assentiment et qui refusent ensuite de révéler le sort réservé à ces personnes ou l'endroit où elles se trouvent ou d'admettre qu'elles sont privées de liberté, les soustrayant ainsi à la protection de la loi. Pour les victimes, une disparition a un effet doublement paralysant. Pour les victimes souvent torturées et dont la vie est constamment menacée ou pour les membres de la famille qui, ignorant le sort de leurs proches, passent de l'espoir au dans l'expectative et dans l'attente, parfois pendant des années, de nouvelles qu'ils ne recevront peut-être jamais. Les victimes savent bien que leur famille ignore ce qui leur est arrivé et que les chances d'être secourues par qui que ce soit sont minces. La détresse de la famille est souvent aggravée par les difficultés matérielles qu'entraîne la disparition d'un proche. La personne disparue est souvent le principal gagne pain de la famille. Les femmes sont les, les, femmes sont les plus durement frappées par les graves difficultés économiques dont s'accompagne généralement une disparition et ce sont souvent des femmes qui prennent la tête du combat sur la disparition de membres de leur famille. faisant, elles s'exposent à des actes d'intimidation, de persécution et de représailles. Et quand la personne disparue est une femme, elle est particulièrement vulnérable aux violences sexuelles et autres formes de violence. Les enfants aussi peuvent être victimes de disparitions forcées à la fois directement et indirectement. La disparition d'un enfant est une violation flagrante de plusieurs dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, y compris le droit à une identité. La perte d'un des parents disparus constitue également une sérieuse violation des droits fondamentaux de l'enfant. Le 21 décembre 2010, l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution s'est dite profondément préoccupée par la multiplication des disparitions forcées ou involontaires dans diverses régions du monde, y compris des arrestations, détentions et enlèvements lorsque ces actes s'inscrivent dans le cadre de disparitions forcées ou peuvent y être assimilés. Dans la même résolution, l'Assemblée Général a décidé de proclamer le 30 août Journée internationale des victimes de disparitions forcées. Cette journée est célébrée depuis 2011. Almer Motore puisqu'on parle de disparition nous avons une pensée à notre confrère Jean Bigirimana du journal Iwa et cela fait plus de 1500 jours qu'on qu est sans nouvelles de lui. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle les grands titres avant de nous séparer. Le monde célèbre les en toute de chaque année. La journée internationale de lutte contre les disparitions forcées dont les conséquences sont nombreuses sur leurs familles. Et la représentation intérimaire de la communauté islamique du Burundi, Komibou, appelle ses fidèles à rester sereins après la démission de Sadiki Kadjandi et promet la mise en place d'autres organes dans les quatre mois à venir. Et l'administrateur de la commune, Guitirani, conseille aux jeunes en vacances de ne pas se laisser manipuler par les exportateurs clandestins de Hariko. Vous avez suivi les détails avec notre correspondant. Alors qu'en actualité internationale, des cas de poliomyélite ont été détectés au Soudan, mais aussi en Éthiopie ou encore au Tchad. Et les autorités sanitaires ont entrepris une riposte dans la région. Il s'agit de nouveaux cas de polio liés non pas au virus sauvage, mais à une souche vaccinale. Ici, on rappelle que l'OMS avait annoncé mercredi 25 août l'éradication de l'Afrique du poliovirus sauvage qui provoque des paralysies irréversible chez l'enfant. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Innocent Huonimana pour la mise à nom de micro. Jean Bosco, Nouimana, passez une très bonne journée dominicale.